al-fatawah al-muzimma fi tafsir al-umma. Ok, c'est les fatawahs des ulamas au sujet de toutes les questions qui ont rapport au manhaj des khawarij et la réfutation de leur euh, shubuhat et de leur égarmat. Et donc, aujourd'hui, on continue la partie où le chef euh, Abdelaziz Ibn Baz, hein, il expliquait certaines choses au sujet euh, du manhaj. Euh, par rapport à la, les questions du comment agir vis-à-vis -vis des dirigeants et euh, au sujet de la charia, etc. Et donc, euh, on avait expliqué à la fin que euh, l'Arabie saoudite, c'est un des seuls pays qui réellement euh, fait appel au Tawhid et euh, a détruit, disons, les tombes qui sont adorées par les hommes, euh, par certains euh, qui ont qui ont euh, disons, dévié dans la question du Tawhid et qui prennent des, des tombes comme euh, objet d'adoration et qui adorent les saints et les morts, et donc le euh, Cheikh il expliquait que l'Arabie saoudite est un des seuls pays qui appelle à ça, et qui établit réellement cette dawa qui est le dawa de tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on regarde par, par rapport aux autres pays avoisinants puis aux autres pays musulmans dans le monde, et on trouve que cette da'wah-là n'existe pas, ou bien elle n'existe presque pas, à part certaines des do'âts qui ont été formées, qui ont étudié, comme il faut la, le manhaj et la da'wah euh, salafia, et qui sont retournés dans leur pays pour l'enseigner et pour la répandre, la répandre. Donc on continue à partir de ce point, le cheikh du Nasrullah, « Lana, wa la humul hidayah, wa al-tawfiq wa al-salah, wa la sallallahu an yu'inaha yu ala al-khayr, ونسأل الله أن يوفقها لإزالة كل شر وكل نقص ونرجو لهم الإعانة والتوفيق والتسديد وأن يصلح لها كل حال في كل حال والواجب على كل مسلم في سائر الدنيا أن يدعو لاخوانه المسلمين بالتوفيق والهداية والصلاح ومنزل الذي يسلم Hein, donc le shaykh il dit qu'on demande à Allah de, nous, de donner à, à l'Arabie Saoudite et à, son, à ses ulama et à ceux là-bas qui enseignent et qui propagent la da'wah euh, de leur donner le succès et la guidance et de leur donner le bien et on demande à Allah de les aider pour tout ce qui est bon et d'enlever tout ce qui est mal et tout ce qui est euh, imperfection ou euh, disons négligence ou faiblesse Et on espère pour eux que Allah les supporte et leur donne le succès et les, les renforce et euh, qu'il leur corrige toutes les fautes et les erreurs qu'ils ont. Et l'obligation pour tous les musulmans à travers le monde, c'est de faire des doigts pour leurs frères, pour les autres musulmans, pour euh, leur demander le succès et la guidance et le bien. Et, euh, Qui est exempt, hein, qui n'a pas de faute parmi les hommes. Y yani, Donc le chef il dit ensuite. قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. Ceux qui aiment que l'infâchişte, le péché, la turpitude soit répandue parmi les croyants, ils auront un dur châtiment dans cette dunya et dans l'autre vie. D'accord? Donc, euh, c'est qui qui aime faire la propagation puis la diffusion de, de, des péchés qui se produisent chez les musulmans et des fautes qui se produisent chez les musulmans. Ceux qui aiment faire ça, allez, Allah les a menacés dans ce verset-là, c'est le verset 19 dans Surah Al-Nur. Allah les a menacés de, de l'enfer et d'un châtiment douloureux dans cette vie et dans l'au-delà. وزاد على الواقع والدعاء ما لم يقع، فهذا أشد خطراً وأعظمكم لشيخ البزاء. سليكي نعم. وزاد على الواقع والدعاء ما لم يقع، وعليك الصراحت والله. فهذا أشد وأخطر وأعظم لما ولما كذبوا على عثمان وكذبوا على علي رضي الله عنه. وكذب وكذبت الخوارج وكذب دعاه الفدنه والملحدون حصل شر عظيم وفتنه عظيمه في عهد عثمان في القرن الاول افضل القرون بسبب الجهل والملحدين فتنه قام بها الملحدون والجهله فاغتر بها بعض الناس حتى صار بها شر عظيم ولو علجت والتوجيه إلى الخير لكن هذا فعل طيب وطريق الهدى ولكنهم عالجوا بالإنكار فأفضى إلى قتل عثمان رضي الله عنه بغير حق وإلى قتل علي بغير حق وإلى قتل جمع إلى قتل جمع من الصحابة في موقعة الجمل والصفين وكل ذلك Donc, le sheikh, il explique que ceux qui font diffuser et qui propagent toutes sortes d'informations mensongères et des péchés, des choses qui sont fausses parfois, des choses qui sont vraies, hein, et des fois ils rajoutent des choses à la réalité. Hein, et ils prétendent ce qui n'est pas arrivé, hein, ils rajoutent des choses à la réalité et ils, ils inventent des choses ou ils rajoutent à des informations des choses qui ne sont pas arrivées, C'est ce qu'ils font en réalité c'est de la désinformation. Hein, ils, ils, ils remplissent la société de toutes sortes de fausses informations et de mensonges et ils répandent des, des, de la turpitude parmi les musulmans. Et ça, ça fait aussi penser à qu ce que les, les médias parfois font Dans les, dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, euh, de faire la propagation des mensonges et des péchés qui se passent chez les musulmans, que ce soit chez les dirigeants, que ce soit chez les responsables ou que ce soit chez euh, la population en général, et bien c'est ça, ça. Le fait de propager, de faire la, la diffusion des, des péchés et des choses qui se produisent dans la société de cette façon et ben, ça fait en sorte que, comme le chef va expliquer plus tard, ça fait en sorte que les gens n'ont plus confiance en ceux qui les dirigent. Et ils n'ont plus confiance par la suite en personne dans la société et en l'institution en entier. Et ils remplissent, c'est leur cœur qui remplit par la suite de doutes et de haine envers ceux qui les dirigent. D'accord? Et le chef, il dit que, donc, si les gens qui trans qui des informations, rajoutent toutes sortes de choses qui ne sont pas arrivées vraiment, mais ça c'est encore plus grave, et c'est encore plus grand, et, et c'est encore plus dangereux, et euh, lorsque les gens ont menti à propos d'Othman ibn Hassan, et à propos d'Ali ibn Abi Talib, et que les Khawarij ont menti, et que les, les, les gens qui appellent à la fitna, et les, et les gens qui ont dévié, hein, comme par exemple à l'époque c'était Abdullah ibn Saba, les Juifs convertis il s'était fait passer pour un converti, hein, et il venait du Yémen, et il est rentré parmi les musulmans, puis il commençait à répandre toutes sortes de faussetés à propos d'Ali, à propos des Sahaba, commençait à répandre des fitnas comme ça entre les gens, pour diviser les musulmans. Et il y a des ignorants qui l'ont suivi et qui ont continué à faire ça, et donc jusqu'à ce que les gens commencent à mentir, comme le chef dit, à propos de Osman, à propos de Ali et euh, les, les, les Khawarij ont pris ça par la suite et c'est arrivé par la suite une grande fitna, et des grands problèmes et des grands mals, des grands maux qui sont euh, diffusés par la suite et une grande fitna à l'époque de Usman. et ça c'est le premier siècle qui est le meilleur siècle comme le Prophète l'a dit dans le Hadith et tout ça à cause des ignorants et des gens qui ont dévié, hein. ils ont fait une fitna, ils ont les dévié et les ignorants Ils ont fait une fitna et ils ont été trompés, beaucoup de gens ont été trompés à cause de ça. Et ça a eu comme conséquence des, des, des choses très mauvaises euh, parmi les musulmans. Et si on avait essayé de résoudre les problèmes avec sagesse et avec le bon conseil et avec l'orientation vers le bien, bien, on aurait vu que ça aurait pu amener du bien et qu'on aurait pu trouver le chemin vers la guidance. Dans tous ces problèmes-là. Toutefois, ils ont plutôt plutôt de faire ça ces ignorants-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont essayé de dénoncer et de de de, de, de s'opposer, euh, d'une façon euh, incorrecte, comme ils l'ont fait. Et ça, ça a amené au meurtre de Husain euh, et ça a amené également au meurtre de Ali et à Au, au, à la mort de beaucoup parmi les Sahaba dans la bataille de Al-Djamal et la bataille de Safin. Et tout ça s'est produit à cause de la fitna que les ignorants et les gens qui ont dévié ont produit. Ont, ont, ont, ont, disons, ils ont mis l'huile sur le feu, puis ça a dégénéré, puis ça a créé toutes ces circonstances-là et ces conséquences-là. À cause de l'ignorance comme on l'a dit, et à cause des gens qui ont des mauvaises intentions et qui travaillent في وهكذا اليوم دعاه الإلحاد ودعاه الجهل ودعاه الشر كل هذا يسبب شر, شر شر شر يسبب شر عظيم نعم فيجب الحذر منهم ويجب عدم تلقي شيء من اخلاقهم او اوراقهم فيجب اتلافها Donc le shaykh dit aujourd'hui également, les gens qui appellent à l'égard, euh, à la déviation et les, les gens qui appellent à l'ignorance et qui appellent au mal, tout ça, ça amène un grand mal. Et c'est obligatoire de prendre des précautions et de faire attention de, à ces gens-là et c'est obligatoire également de ne pas prendre euh, rien de leur comportement et de leur attitude Et de pas prendre également les feuilles qu'ils distribuent et de les détruire et de faire des doigts pour eux pour qu'Allah les guide. Et là, bien entendu, il parle de al-Mas'ari, comme on avait dit la dernière fois, et ceux qui avaient suivi sa, sa méthode. Et également, pas non, non seulement ceux-là, mais également tous ceux qui appellent à l'égarement et à la déviation et qui sèment la fitna. Donc, wa le an il dit, يعيذ المسلمين من شرهم وشر امثالهم وان يهديهم للحق ويردهم للصواب فانهم قد غرهم الغرور وغرهم الشيطان وغرهم دعاة الالحاد فثبوا دعاة الحق وثبوا دعاة التوحيد وثب دعاة التوحيد من ال سعود وغيرهم كل هذا غلط وجهل وضلال ويجب على المسلمين أن يحذروا من شر هؤلاء وان يبتعدوا عن أوراقهم وكتاباتهم التي يكذبون فيها ويجب اتلافها والقضى عليها ويجب الدعاء لهم بالهداية وأن, يكفي وأن يكفينا الله شرهم وأن يعيذنا من شرهم ويردهم إلى الحق والصواب. الشيخ الزياد مدع الله بمبختيشه de leur mal et qu'ils protègent les musulmans également du mal qu'ils propagent, eux et leurs semblables. Et on demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il les guide à la vérité et qu'il les ramène au droit et à ce qui est correct. Et euh, parce qu'ils ont été trompés et le shaitan les a trompés. Et les gens qui appellent à l'égarement, ils les ont trompés. À aller jusqu'à commencer à insulter les gens qui appellent à la vérité et à, à insulter les gens qui appellent au tawhid, et à insulter les descendants de euh, la famille de euh, Mohammed ibn Sa'ud, et donc parmi eux, et tout ça, il dit le chef dit que ça c'est une erreur, et c'est une ignorance et un égarement, il dit que donc c'est obligatoire aux musulmans de faire attention et de prendre des précautions vis-à-vis euh, -vis de, de, de, de, de ceux-là, et de s'en éloigner et de ce qu'ils écrivent, de s'éloigner d'eux et de ce qu'ils écrivent et de leurs livres Euh, dans lesquels ils mentent et ils, ils propagent toutes sortes de fausseté et de demander à Allah de les guider euh, et de nous protéger contre le mal qu'ils propagent, etc. Donc ça c'est euh, la fin de la, de ce passage dans lequel le Cheikh euh, Abdelaziz Ibn Obaz, il voulait nous, euh, nous avertir à ce sujet-là, de ces gens-là, et il y a le, le, un bon livre à ce sujet-là, euh, pas Pas nécessairement à ce sujet-là en particulier, mais dans le livre, il y a une partie qui touche de ce sujet-là. C'est le livre d'Abdul Malik Ramadani qui s'appelle Madarikul euh, Nazar Fis Siyasa. c'est vraiment un des meilleurs livres qui explique toutes ces questions. Et il y a une partie qui parle d'Al-Masari, puis qui montre même des. Qui, il y a même une, une photocopie d'une de, des pages qu'il diffusait, dans lequel il y a des paroles contre le chef d'une base, des paroles contre Muhammad Wahhab, wahab etc. Donc, on voit que leur position, il y a c'est une position d'égarement Vous pouvez retourner à ce livre-là pour avoir plus de détails. Ensuite, il y a une autre question qui est posée au chef. On lui demande et dit Ici, c'est une question dans laquelle on pose au chef, c'est quoi l'obligation de Ahl-Sunnah ou Al-Jama'a vis-à-vis de leurs dirigeants et ceux qui sont euh, responsables des musulmans. Et ils demandent euh, des, des, des, plus de détails. Et on a déjà euh, traduit une fatwa dans ce sens-là. Et le chef, il fait juste répéter encore la, la même, la, les mêmes principes qui sont les fondements de اطعمني لفورمان اهل السنه والجماعه في التابعين وشيخ زيد واهل السنه والجماعه يرون السمع والطاعه لولاه الامور كما قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعه فيما أحب وكره في المنشط والمكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعروف تجب الطاعة لأن بهذا تنظيم الأمور ويحصل الأمن وتستقر الأمور أما مع المخالفات تقع الفتن فالواجب على الرائية السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي ويدعو لهم بالتوفيق والهداية وصلاح النية وصلاح العمل ويتعاملوا معهم فيما أباح الله وفيما يرضي الله لا في المعاصي الشيخ يقول <تصفيق> أنه أهل السنة والجماعة يرى أنه يجب أن يقولون أنه يجب أن يقولون zoals Allah SWT a zei in dit dans le verset 59, dans Surah nisa O les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. En il mentionne un autre verset qui est le verset 16 dans la Surah tahabun qui dit « Allah le plus que vous pouvez. Eh? »« ma Écoutez et obéissez. » Ensuite, Cheikh il mentionne un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, Et dans ce hadith, le prophète dit que euh, le musulman il doit écouter et obéir dans ce qu'il aime et dans ce qu'il n'aime pas, lorsqu'il est en forme et dans ce qu'il aime et dans ce qu'il n'aime pas, euh, dans la difficulté comme dans la facilité. Euh, et après il dit, excepté si on lui ordonne de faire un péché, alors là il ne doit ni écouter ni obéir. Dans le péché on n'a pas le droit d'écouter, on n'a pas le droit d'obéir. C'est seulement dans le bien. Le chef, il dit dans le bien, c'est obligatoire d'obéir. Mais euh, pourquoi? Mais dans le bien, c'est obligatoire d'obéir parce que c'est ça qui amène l'organisation et euh, disons que, qui fait en sorte que tout, toute chose dans, dans la société va être en ordre et bien organisée, d'accord? Et ça, c'est dans le bien, non pas dans le péché. Et ça, ça fait en sorte que il y a une paix et une sécurité dans la société. Et c'est comme ça que les choses deviennent stables et ordonnées. Euh, en ce qui concerne les, les contradictions, des fois quand, on, quand il y a par contre des oppositions, c'est là qu'il y a des, des ordres, du désordre et des problèmes dans la société. Et euh, ça, ça nous montre qu'en fait l'islam, il est basé sur le respect de l'autorité et non pas l'opposition à l'autorité. Hein, le système des kufars, il est basé sur l'opposition à l'autorité. Parce que dans l'islam, c'est basé sur le respect de l'autorité. la première chose qu'ils ont dénoncée, ou qu'ils ont rejeté les kufars, c'est quoi? L'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont, ils ont rejeté ça. Ils ont refusé que, euh, que ce soit Allah qui doit être le premier, le plus grand, celui qui doit être obéi par-dessus tout. Ça, ils l'ont rejeté. Ensuite, ils ont rejeté le reste l'autorité de ceux qui dirigent, hein, et jusqu'à ce qu'ils disent que c'est nous, le peuple qui sommes les dirigeants. Par la suite, il y a eu plein de discordes et de problèmes, c'est ça ce qui arrive actuellement, d'accord Donc, euh, la société est dans le désordre, et il y a des groupes musulmans qui appellent à ces systèmes-là qui sont inventés par les koufats. et qu'est-ce qu'ils font Ils font leur propre groupe. Et ils ont leur propre chef. Et ils donnent à ce chef-là une, une autorité. Qu'il n'a même pas réellement. Mais il lui donne une allégeance. Hein, en ce qui concerne, par contre, si tu compares avec la Dawa qu'on suit la Dawa des salafs. Il n'y a pas de, de bayah à, à personne. Excepté aux dirigeants des musulmans. Hein, il n'y a pas de chef. Qui forme, on ne forme pas un groupe avec un chef. On n'est pas une jamaa qui suit un, un leader ou un, un, un quelqu'un en dehors. Non, le gaïa, c'est uniquement pour celui qui dirige les musulmans. Hein, que ce soit dans un pays, euh, pas, il y a des malentendus, c'est dans, dans un pays musulman. Le dirigeant du pays musulman, celui qui est réellement au pouvoir dans ce pays-là, c'est lui le dirigeant. Et c'est à lui qu'on doit obéissance dans le bien. Mais pas à un chef qu'on s'est donné nous-mêmes puis qu'on obéit. Donc dans le cas, ces groupes-là, ils voient parfois les salafis. Ils voient les salafis et, et ils s'organisent entre eux, ils font leur groupe avec leur chef, comme j'ai dit, et ils nous regardent et ils nous disent, ah, mais vous, vous êtes contre l'organisation. Je me souviens parfois, c'est arrivé que j'allais dans des conférences, puis ils s'organisaient et ils disaient, ah, vous les salafis, vous êtes contre l'organisation. L'islam, c'est l'organisation. Moi, je leur ai dit, subhanallah, vous, vous faites des organisations contraires à l'islam, salam, fatullah. vous faites des organisations qui sont à la base contraires à l'islam. Vous, vous vous réunissez vous choisissez un chef et vous l'obéissez comme s'il était le dirigeant des musulmans alors qu'il n'a même pas d'autorité et vous lui donnez une bay'a et vous, vous divisez en groupes comme ça ça c'est pas ça c'est pas l'organisation ça ça c'est le chaos ça c'est le désordre hein c'est la division ça que vous amenez donc nous au contraire on est pour l'organisation et on est pour le bien et le respect de l'autorité mais pas à la façon des hizbiyin Ensuite, le Cheikh dit que l'obligation pour les, la population, ceux qui forment le peuple, c'est d'écouter et d'obéir aux dirigeants dans le bien, non dans le péché, et de faire des doigts pour eux pour qu'Allah leur donne le succès et la guidance, et qu'ils purifient leur intention, et corrigent leur intention et leurs actions, et <coughs> d'interagir avec eux dans ce qui est bien et dans ce qu'Allah a permis. Euh, et dans ce qui amène l'agrément la, d'Allah et non dans le péché. Ensuite, euh, il y a une fatwa qui est mentionnée, et c'est la fatwa euh, d'un des ulamas de l'islam, du chef C, c'est-à-dire le chef Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Donc là, on a lu les fatwas de Chef Bin Baz qui parlait de ce sujet-là. Là, il mentionne une fatwa du chef Al-Albani à, à ce sujet. Chef, dit Fatwa l'allama. المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الذي قال رحمه الله باختصار، لقد سمعت كلام أخي لقد سمعت كلام إخواننا محمد شقرة وألي الحلبي حول مسألة الخروج على الحكام وتكفيرهم. ثم قال هذه الجماعات التي تعلن كتابة ومحاضرة الخروج على الحكام هؤلاء في تقديري. أولا جهل بحكم الشرع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تواترت عنه الأحاديث في طاعة الحكام إما في معصية الله تجب طاعتهم ولو ظلموك ولو ضربوا ظهرك ما, ما لم تروا كفرا موسدا ما إن الخروج على الحكام فتنة فإذا أراد هؤلاء الخارجون أن يخرجوا على بعض الحكام المسلمين فليخرجوا على الكفار المشركين ولكنهم يريدون أن يبثوا الفتن بين المسلمين ولذلك أنا في الحقيقة في شك كبير من أمرين اثنين لشيخ سيئلتي أرطاني دي شيخ محمد أصر الدين أرطاني لدي شيخ محمد شقرة ألي الحنبي au sujet de la question de sortir et de se rebeller contre les dirigeants et de les déclarer cofards. Euh, euh, et en passant, Mohamed Chakra, après la mort du cheikh Al-Albani, il a changé. Il, est, il, il, a, il a pris une position la même que les euh, positions des Sheldhien et il a commencé à, à accuser le cheikh Al-Albani d'être un murji, Et, euh, je pense que Cheikh Ali Hassan, il a réfuté même, euh, Ibrahim, Mohamed Ibrahim Shakra dans un livre. Donc ça, c'est juste pour mentionner en passant, là, que le, le gars, il a dévié, je pense. Après, il dit, le Cheikh, Cheikh Albani, il dit, ces groupes qui, euh, de, qui annoncent ou qui euh, font savoir ou euh, par écrit, ou par des, euh, par la parole, ou par l'écrit, Euh, qu'ils sortent contre le gouvernement et qu'ils se rebellent contre les dirigeants, ceux-là, selon moi, euh, premièrement, ils sont des ignorants. C'est-à-dire qu'ils connaissent pas le jugement et le verdict de la charia à ce sujet-là. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça a été rapporté à son sujet dans un grand nombre de hadiths qu'il est obligatoire d'obéir aux dirigeants, excepté dans le péché, et que c'est obligé de les obéir, même s'ils te font de l'injustice, et même s'ils te frappent le dos, hein, tant que tu n'as pas vu un coffre clair, comme c'est mentionné dans le Hadith. Après, euh, le shikh dit, le fait de sortir contre les dirigeants et de, de se rebeller contre les dirigeants musulmans, c'est une fitna. Et si ceux qui sortent contre, les certains d'entre euh, si eux qui, qui veulent prendre ou se rebeller ou sortir contre les dirigeants et prendre les armes contre les dirigeants, euh, s'ils veulent faire ça euh, contre certains des musulmans qui dirigent les musulmans, alors pourquoi ils ne le font pas contre les, les kuffars et les mouchriquins C'est-à-dire s'ils veulent sortir absolument pourquoi ils ne font pas contre ceux qui sont réellement des koufa et des Moucherikins, pourquoi ils le font absolument contre des musulmans, contre les dirigeants et des, des, des gouvernements qui sont musulmans Parce qu'ils veulent, le Cheikh il dit, mais ils veulent absolument répandre le désordre et la fitna entre les musulmans. Hein et ça c'est des caractéristiques des Khawarij. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit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 <es> Donc le chef il dit et en réalité het j'ai un grand doute dan is het j'ai ander verhaal. Als je doutes over de j'ai deux doutes, deux grands doutes au sujet de la réalité de ces gens-là. Le premier, c'est que j'ai un doute au sujet de l'islam de ces gens-là en réalité. C'est-à-dire, je crains que ce ne soient pas des vrais musulmans, je crains que ce soient des ennemis de l'islam qui se soient fait passer ou qui se font passer pour des musulmans. Ok C'est des ennemis de l'islam qui se font passer pour des musulmans pour salir la face de l'islam et pour diviser les musulmans. Et ça c'est une réalité, Yanni, qu'on peut tous observer, parce qu'en réalité, si on observe comme il faut la situation et qu'est-ce qui se passe actuellement, que ce soit le terrorisme ou toutes ces choses-là qui se passent dans les pays musulmans, on voit que ça a, donne plus d'avantages et que ça profite beaucoup plus aux koufars qu'aux musulmans. Au contraire, même je peux dire que ça nuit uniquement aux musulmans et non aux koufars. Chaque fois qu'il y a un attentat, chaque fois qu'il y a une attaque euh, qui est faite au nom de l'Islam chez les koufars, C'est utilisé par les non-musulmans comme un prétexte et un argument pour faire de l'injustice et pour attaquer l'islam et le musulman. Donc, ceux qui font ces actes terroristes, ils sont en train de rendre un service aux non-musulmans, aux ennemis de l'islam. Parce que c'est comme s'ils leur donnent euh, une, une, une, une lumière rouge, une lumière verte. Ils leur disent, ça y est, on vous ouvre la porte. Maintenant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez contre les musulmans et contre l'islam, grâce à nous, on vous a ouvert la porte. Donc ces gens-là qui font des actes de terrorisme et qui prétendent vouloir faire euh, des bonnes choses pour l'islam et qui prétendent être en train de euh, faire le djihad euh, dans la cause d'Allah, ils sont en réalité en train d'aider les ennemis de l'islam. Ils sont en train de leur dire, regardez, vous avez raison sur nous, on est des terroristes. On vous, on, vous, on, on vous fait des, des attentats maintenant pour que vous puissiez par la suite nous attaquer et nous écraser et nous détruire hein? donc ils servent la cause des ennemis de l'islam et comme le chef il dit il a un doute que ces gens-là soient des ennemis de l'islam et effectivement il y a beaucoup de koufars qui sont infiltrés ou qui ont infiltré des agents parmi les groupes parmi ces groupes euh, soi-disant islamistes pour inciter ces, ces groupes-là à faire des actes de terrorisme pour faire passer ça par la suite sur le dos de l'Islam, sur le dos des musulmans, et la plupart du temps c'est ça qui est arrivé. Regardez par exemple juste à Toronto, les 17 là, qui se sont fait arrêter, le gars qui les a incités, c'était un imam, il a été payé par les services de, de renseignement ou, les, ou bien par la, la GRC. Pour s'infiltrer parmi eux, et pour les inciter à le faire, et pour les don leur donner les moyens pour le faire. Une fois qu'ils ont, fois qu ont euh, pris vraiment l'initiative de le faire, là, ils ont, ils les ont arrêtés, ils ont dit, ah, ça y est, vous êtes des terroristes. Vous aviez planifié de faire un acte terroriste. Hein? Et ils lui ont donné, le gars, il a prétendu, le gars qui l'a fait, c'était un humain, je crois que c'était un égyptien, je sais pas ça, il a, ils lui ont donné, il, il a prétendu qu'on lui a donné 4, 000, 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars pour faire cette affaire-là. Donc, c'est pour dire que il y a des musulmans, des gens qui se prétendent musulmans, qui se font payer, c'est-à-dire que c'est des, des vendus, des gens qui n'ont pas d'honneur ni de dignité, qui font des affaires, des affaires de ce genre, puis après, ça retombe contre les musulmans. Hein? Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a des groupes comme vous, voyez, des groupes, des islamistes, des groupes qui font des actes de terroristes et des choses comme ça. Sachez qu'il y a toujours des kofars derrière ces groupes-là. Même s'ils prétendent être courageux, être forts, en train de crier Allahu Akbar, puis essayer de montrer qu'ils sont en train d'avoir de, de l'honneur et de la jalousie pour défendre l'islam, derrière ça, il y a peut-être une, une anguille. Et la preuve que vous pouvez savoir de ces gens-là, que c'est ça ce qu'ils font réellement, que c'est le désordre qu'ils veulent, c'est que vous les voyez toujours en train de décourager les gens d'étudier l'islam. Ils sont toujours en train de dire étudiez pas l'islam, c'est pas ça, c'est pas important. Assoyez-vous pas dans les tours, écoutez pas les ulama, c'est des hypocrites. Ils travaillent pour les gouvernements, c'est des agents, c'est des ci, c'est des ça. Ils essaient d'éloigner les jeunes de l'islam. Éloigner les jeunes de la connaissance, éloigner les jeunes un la lama et les pousser vers les actes de motivation soi disant émotives, de se pousser vers les émotions, les discours émotifs, euh, les films, les, les images où on montre des gens qui sont en train de faire des actes, ou soit-disant de faire des soit disant des faux combats comme ils montrent qu'ils sont en train de faire le djihad quelque part dans la forêt, qu'ils font distribuer des, ces vidéos-là un peu partout. Ça c'est un signe. Hein. Donc ces gens-là, comme je dis, il faut se méfier d'eux. On ne sait pas si qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont sincères ou non. Ensuite, le chef il dit ou bien il y a une autre possibilité. S'ils sont pas des ennemis de l'islam qui se font passer pour des musulmans, c'est bien possible également que ce soit soient des, des musulmans. Toutefois, ce sont des musulmans à l'extrême de l'ignorance, voilà comme ça des musulmans qui sont dans, de, dans une ignorance tellement extrême, y en a, ils ne connaissent même pas les règles, et les, les euh, questions y a de, de ce, à ce sujet-là par exemple, qu'on n'a pas le droit de prendre les armes contre les dirigeants. Euh, et ça, bien entendu, tous les hadiths que les ulama ont mentionnés au sujet de l'obéissance aux dirigeants, ces choses-là, ils les ont cachés, les, ces groupes-là, ils les cachent, ils cachent ces hadiths. Ou bien, Soit ils les cachent, ou bien soit qu'ils essaient de les interpréter en disant, ça s'applique pas aux, aux dirigeants d'aujourd'hui, ça s'appliquait juste à l'époque, parce que disent, ces, ces dirigeants-là avant, ils appliquaient la charia, mais aujourd'hui ils n'appliquent plus la charia, donc ça s'applique plus à eux. Hein? Donc eux ils s'imaginent que les dirigeants d'avant, ils étaient tous parfaits 100%, ils appliquaient la charia tous à 100%, sans, sans faute et sans erreur, et que la charia elle continuait d'être euh, appliquée jusqu'à Kamal Ataturk en 924, euh, en, en Turquie. Ça enfin, c'est faux ça Il y a toujours eu des erreurs, des fautes, des péchés qui se faisaient à travers euh, l'histoire de l'Islam, à travers les différents époques. Il y avait des dirigeants qui jugeaient parfois par autre que la charia d'Allah, qui suivaient leurs leur passions et leurs désirs, et qui faisaient des péchés ouvertement, hein, et qui appelaient des fois à des bid'ahs il y a des choses qui sont contraires à la Sunna, malgré tout les ulama ont toujours dit qu'il faut obéir et suivre la vérité, et, et obéir aux dirigeants et les écouter, excepté dans le péché, ils ordonnaient toujours d'obéir et de suivre, excepté dans le péché comme je disais, et ils expliquaient aux gens, ils enseignaient aux gens la religion d'Allah. Donc ces groupes actuellement qui sont apparus, soit les irouanes musulmans. Et Hilbut Tahrir ou les autres groupes, c'est des groupes qui sont inspirés et influencés des mouvements socialistes ou anarchistes en Europe et en Occident, des mouvements laïcs ou démocrates, hein, et communistes en Europe, et qui ont essayé de tra traduire ça en langage islamique, en, en utilisant des, des versets du Coran, en utilisant des hadiths, en, en essayant d'utiliser des principes de la religion musulmane, pour essayer de supporter puis de défendre euh, ces idées-là au nom de la justice, au nom de toutes sortes d'autres idéologies. Faire passer ça comme étant des idées islamistes, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. D'accord Donc, euh, les frères de Salafi Publications, ils ont euh, mis, euh, je pense, six fichiers dans leur site à ce sujet-là. Ils parlent du mouvement salafi en Angleterre, et comment des ikhwan muslimines ont, euh, ont essayé, disons, dis dis de s'infiltrer parmi les salafis, pour, disons, dis en Arabi pour essayer de, disons, salir l'image, et de changer le, <rire> la réalité de cette darwa, comme on a parlé la dernière fois des surouris et des qudbis, et de ces gens-là, donc c'est ça exactement qu'ils ont essayé de faire. Mais, alhamdulillah, les ulama à chaque, à chaque fois, Cheikh bin Baz, Al-Albani, Ibn Afaymin, ils ont réfuté. Un par un ces tentatives-là, et ils, ont, ils sont restés fermes sur la sunnah, et ils ont clarifié aux salafis la réalité de cette dawa. Et c'est pour ça que aujourd'hui ils détestent tous ces groupes-là. Ils détestent les salafis et ceux qui restent avec les ulama. D'accord? C'est ce qu'ils Donc le. Dus de voorkeur om te Het is de se om te te de sortir contre Het de voorkeur om de voorkeur of de of de of et il dit, c'est pour ça qu'on voit que notre position vis-à-vis -vis des gens qui font ces choses-là, ou qui appellent à ça, qui appellent à la rébellion et à, à, à se rebeller et à sortir contre les dirigeants, notre position par rapport à eux, c'est que soit qu se, ce sont des gens qui ne seront pas pour des musulmans, alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam comme on a dit, ou bien que ce sont des musulmans mais qui sont des Gens qui sont totalement dans l'ignorance de l'islam. que Quand on dit ignorance de l'islam, ça veut dire qu'ils sont ignorants de l'islam qu'Allah a fait descendre sur le cœur du prophète Muhammad alayhi wa sallam. Hein et donc c'est pour ça qu'en réalité, comme je disais tout à l'heure, que ces gens-là, il y en a qui, parmi eux qui seront passés pour des musulmans et qui sont des ennemis de l'islam. Ok. Et, et puis euh, bon, ça c'est un point. Mais également, les kufars. Ça nous montre en même temps que leur leur plus grande crainte et leur plus grande peur, c'est-à-dire les Koufars, qu'est-ce qu'ils craignent le plus C'est pas les c'est pas les terroristes. C'est pas vraiment les terroristes, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les terroristes sont en train de rendre un grand service aux Kouffars dans leur guerre contre l'islam. Ils ils les aident plus qu'ils leur nuisent, parce qu'ils justifient, ils justifient leur leur leur injustice envers les musulmans et ils leur ouvrent la porte pour attaquer l'islam et les musulmans. Mais ceux qu'ils craignent le plus, et qu'ils détestent le plus, c'est les musulmans qui enseignent le tawhid, et qui expliquent aux gens la réalité de la sunna, et qui les ramènent à la bonne compréhension de leur aqidah, et qui les ramènent aux bases de cette religion, et qui leur expliquent les règles de la charia et les règles de leur religion avec l'enseignement et l'étude. Ça, ça leur fait beaucoup plus peur Que n'importe quelle euh, personne qui se prétend musulmane puis qui va appeler à soi-disant du terrorisme. Hein Et donc c'est pour ça qu'il faut savoir que la vraie, le vrai ennemi de ces gens-là, c'est ceux qui appellent au c'est ceux qui appellent à la bonne compréhension de la, la ilaha Muhammad Rasulallah. C'est-à-dire, leur vrai ennemi, c'est cette da'wah, la da'wah salafia, qu que, que, que des gens soient. Euh, C'est-à-dire, on doit rester conscient de ça. C'était concerné de ça, parce que même ces groupes-là, soi-disant, qui se disent euh, islamistes, hein, eh bien, quand ils ont atteint leur but et quand ils ont reçu ce qu'ils voulaient, cest à quand ils sont rentrés dans le parlement, quand ils sont rentrés dans les euh, positions importantes qu'ils recherchent, eh bien, ils s'allient avec eux, et ils deviennent des, des, co des <rire> collaborateurs avec, avec euh, les Koufars, hein Et ils font des, des, des pactes avec eux, ils s'entraident ensemble contre les salafis. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est leur ennemi, c'est la Darwana salafine. Donc, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête. Et c'est ça que le cheikh al Ali, il essaie de euh, clarifier dans ce, dans ce passage. Après, le cheikh, il dit, on y a pourquoi quelqu'un m'a tout لا يجوز تكفير الحكام اطلاقا ما دام انهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله de, de la parole de takfir sujet takfir le de déclarer les dirigeants kuffars, tant qu'ils disent la ilaha illallah et qu'ils disent Muhammad Rasulallah et, on est, et nous on supporte tous ceux qui appellent à réfuter ces gens qui se révoltent contre les dirigeants et qui incitent les musulmans à se révolter contre les dirigeants, donc on, on supporte ceux qui les réfutent et qui sont contre les Jean de Khawarij qui appelle à se révéler contre les dirigeants. Donc ça c'est la position de tous les ulama salafiniens, et Ça c'est les plus grands. Ça c'est les paroles des plus grands ulama de la droite qu'on mentionne et qu'on est en train d'expliquer de, maintenant. Donc on voit qu'ils sont tous d'accord sur les principes de base de Al-Sunna al Jamaa Ensuite, maintenant on va lire les paroles du Cheikh Mohammed euh, Ibn al Ahmed Ibn An-Naimin il y a une, un bon nombre de fatwas à ce sujet-là de, de, de la part de ce cheikh Et ensuite, il y a les paroles du cheikh Salih Al-Fawzan qui sont vraiment très intéressantes également à ce sujet-là. Euh, puis, euh, donc, je pense que je pense pas qu'on va terminer, qu'on va toutes les lire aujourd'hui, mais on va peut-être, euh, disons, en lire la moitié, si c'est possible. En, environ terminer, au moins terminer les paroles du Cheikh Ibn Ufaymin, puis on fera la semaine prochaine Inch'Allah, celle du chef Sa'udan, ensuite le sujet qui vient après c'est les, les attaques ou les insultes contre les ulama, ça, ça va être Inch'Allah euh, la semaine prochaine d'Ibn <coughs> Donc, pour en revenir aux paroles du Cheikh Ibn Ufaymin, le chef il a dit dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle <rire> « Chutu Qurra i أما النصيحة لأئمة المسلمين فهو الصدق الولاء لهم وإرشادهم لما فيه خير الأمة في دينها ودنياها ومساعدتهم في إقامة ذلك والسمع والطاعة لأوامرهم وما لهم لأوامرهم ما لم يأمروا بمعصية الله واعتقاد انهم ائمه أئمة متبعون لما أمروا به أو لما أمروا به لأن ضد ذلك هو الغش والعناد لأوامرهم والتفرق والفوضى التي لا نهاية لها لأنه لو جاز لكل واحد أن يركب رأسه أو أن يركب رأسه وأن برأيه ويعتقد أنه انه هو المسدد الصواب وهو الذي لا يدانيه احد لازم من ذلك الفوضى والتفرق والتشتت ولذلك جاءت النصوص القرانيه والسنه النبويه بالامر بطاعه اولى الامر لان ذلك من النصيحه لهم التي بها تمام الدين دونك Là, c'est un petit passage des, des paroles du chef de l'enseignement. Il y a beaucoup de sagesse et de, de bons points dans, cette, dans ces paroles-là. Mais avant de, de mentionner ça, il me revient à, à l'esprit une parole. Dernièrement, j'ai vu un reportage qui a passé à la télé. Puis il y avait une femme qui, je ne sais pas qu ce qu'elle qu fait exactement, c'est une Française, elle vit ici au Canada. Elle parlait de soi-disant des terroristes et tout ça puis, qui, ceux qui vivent musulmans, puis qui font du terrorisme. Voilà, et, et elle, qu'est-ce qu'elle disait, disait Elle disait, elle en réalité, George Bush, c'est le meilleur allié de Ben Laden. On vous l'avait que c'est euh, grâce à des gens comme George Bush qu'il y a Ben Laden et que c'est lui, comme si, pour dire, c'est George Bush qui encourage euh, Ben Laden ou des choses comme ça. Et en réalité, on faisait le contraire en réalité, c'est-à-dire que euh, c'est George Bush qui est le meilleur ami de Ben Laden en réalité, c'est-à-dire, parce que Ben Laden est en train de rendre le meilleur service à George Bush, c'est-à-dire de faire des attentats ou de, de, de, de, de supporter ces choses-là, que ce soit directement ou indirectement, et ça, comme on a dit tout à l'heure, ça donne un prétexte au kouffars, non pas pour non pas pour eux parce que eux ils veulent le faire de toute façon c'est à dire ils veulent attaquer euh, disons les les les les groupes ou les gens qui font des, des attentats de terroristes mais ça les encourage disons vis-à-vis -vis leur population ça justifie leurs actions vis-à-vis -vis leur population à eux pour dire, regardez on a une, on a une excuse on a une raison de faire ce qu'on fait de, de bombarder les pays et tout ça parce que Et il y a ces gens-là qui font ces actes-là, et ça il n'y a personne qui est d'accord, même, même les musulmans, on est contre ce que Ben Laden fait, et ce, ce que les terroristes font au nom de l'islam. Donc, il n'y a personne qui va s'opposer à combattre le terrorisme, tout le monde est contre, mais eux, ils, en, ils utilisent ça par la, par la suite pour euh, frapper du même coup l'islam et les musulmans. Donc euh, chef il dit euh, de donner le bon conseil aux dirigeants ça c'est la sincérité ça veut dire que tu es vraiment allié tu es vraiment et sincèrement allié à eux tu es un bon allié pour eux et euh, de leur donner des, bo des bonnes euh, des bons conseils et de, de leur montrer de la sincérité dans, dans le conseil que tu leur donnes il y a dans ça du bien pour la oumma dans sa religion dans sa dunia, et euh, tu les aides le fait que tu donnes le bon conseil aux dirigeants eh bien il y a dans ça euh, de l'aide pour eux dans l'établissement de la religion et il dit que tu les écoutes et que tu obéis à leur ordre à leurs commandements tant qu'ils n'ont pas ordonné de faire un péché et euh, de croire que ce sont des des des, des chefs ou des dirigeants qu'on doit suivre et euh, qu'on doit obéir dans qu ce qu'ils ordonnent, parce que sinon, si tu ne leur donnes pas le bon conseil et tu ne respectes pas leurs commandements et leurs ordres, euh, il y a dans ça une forme de trahison, une forme d'opposition à leurs commandements et la division et le désordre qui n'a pas de fin. Hein des fois on entend par exemple, des, ça c'est la, la culture générale qui est propagée parfois même dans certains pays musulmans, euh, que ce soit y aller en Algérie ou ailleurs, euh, et les parents qui ont, qui ont grandi dans cette culture-là ou dans cette, dans cette mentalité-là, ils la transmettent à leurs enfants, et tu entends parfois leurs enfants qui répètent ces paroles-là des fois sans même comprendre, hein, ils disent, ah les généraux, mais les généraux, comment ça La, la culture de critiquer les généraux et d'accuser et de blâmer et de mettre tout le blâme sur les généraux. Ah, les généraux, les généraux, si ça va mal dans notre pays, c'est à cause des généraux. Et les généraux, ils prennent tout et ils font ci et font ça, ça. Et ils réalisent pas que ça, c'est contraire au management des que Qu'on n'a pas le droit de transmettre et de propager ces choses-là contre les contre les dirigeants. Que ce soit des généraux, que ce soit des, des hommes d'armée qui ont fait un coup d'état, qui ont pris le pouvoir, ou bien qui ont fait une révolution, peu importe, s'ils sont au pouvoir, c'est eux qui sont les responsables et c'est eux, eux qu'on doit écouter et c'est eux qu'on doit obéir hein, dans le bien, dans le bien. Et on doit leur donner le bon conseil, hein, et non pas de propager parmi la population et encore moins à nos enfants, la haine de ces gens-là, ou de mettre la haine dans leur cœur contre eux. Plutôt, il faut faire des doigts pour eux et demander à Allah de les corriger, d'aider, de, de les aider dans le bien, de les ramener au droit chemin. Ça c'est la voie dal sunnah ça c'est la voie d'Ahl-Sunnah al -Jabah, et non pas la voie des gens qui appellent les gens à, à, à s'opposer à eux et à les détester et à faire la fitna. Donc le chef, il dit comme il dit, ça amène du chaos et ça amène du désordre qui ne finira jamais. Si tu rentres là-dedans, ça ne finit plus. Et donc, Si on permettait à tout le monde, à tout le monde qui a une opinion dans sa tête, il veut que ce soit son opinion à lui qui soit, euh, respectée et écoutée et obéie, Donc il commence à juger les dirigeants et à les critiquer. Il dit, bon, par exemple, moi, selon, si j'étais, si c'était moi qui étais au pouvoir, j'allais pas faire ça, j'allais faire telle, telle, telle chose. Et là, il, il critique les, les gens qui sont au pouvoir, de, des décisions qu'ils prennent et des choses qu'ils font, parce qu'il veut que ce soit son opinion à lui qui soit respectée et écoutée. Et donc il veut faire une opposition. D'accord Alors que lui, si lui il était au pouvoir, et qu'il qu prenait lui aussi une décision, il y aurait d'autres personnes qui ne seraient pas d'accord avec lui, et qui voudraient aussi s'opposer à, à sa position. Parce que tout le monde pense qu'il a la bonne position. Tout le monde s'imagine que sa position c'est la bonne. Hein? Et quand c'est des questions de tijahad, que ça soit par rapport avec les fondements de l'islam et les fondements de la Sunna, quand c'est des questions de, de tijahad, eh bien, il y a possibilité que quelqu'un se trompe. C'est pour ça que le prophète sallallahu alaihi wasallam a dit si le dirigeant ait fait une tijahad dans les et qu'il a une bonne, une bonne position une bonne réponse, il a deux récompenses. S'il se trompe, il a une au lieu de deux. Hein? Et le fait que, même si tu sais qu'il a tort le dirigeant dans sa position, hein, tu ne vas pas t'opposer à sa position, ça va réunir, ça va faire de, ça va unir les gens. Tandis que si tu fais de l'opposition, que tu commences à euh, t'opposer et à faire la, la fitna, ça divise les gens. Et c'est ça ce qui se passe maintenant. D'accord. Donc le chef ici si tout le monde qui pense que lui il a raison, il veut imposer sa son opinion et sa position, et, et il euh, que c'est lui qui qui a, a, a, a la bonne la bonne opinion puis que personne euh, ne doit le remettre en question. Et souvent il y a des gens comme ça, il y a donc euh, ça, veut, ça amène à quoi ça amène au désordre, à la division. Et c'est pour ça que dans le Coran et dans la Sunnah, il y a plusieurs textes, des versets et des hadiths qui ordonnent d'obéir vos dirigeants et de leur donner le bon conseil. Et, de, hein, et que ça, euh, c'est ça qui va faire en sorte que la religion va se tenir. Donc par exemple, toi tu as, as une opinion, le dirigeant lui, il a une position, toi tu as une autre opinion. Tu, tu es convaincu que la décision du dirigeant, elle n'est elle est pas correcte, ce n'est pas la bonne d'accord la meilleure chose à faire c'est de lui faire le, le bon conseil parce que toi ton toi, qu'est-ce que tu veux ton intention c'est quoi c'est le bien et le bien que tu veux c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala que tu le veux ton intention c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala tu dois avoir l'ikhlas la sincérité envers Allah dans tes intentions et dans les actions que tu fais donc Si toi, réellement, ton intention, c'est de plaire à Allah et de faire le bien, hein, donc qu'est-ce que tu fais Tu donnes le nasiha, tu donnes le bon conseil, hein, tu vois ton, ton dirigeant qui se trompe ou qui fait une erreur selon toi, tu, tu, tu essaies de lui faire transmettre cette opinion-là et de, le, de lui donner le bon conseil. S'il l'accepte et s'il l'écoute et il est convaincu par les arguments que tu lui as présentés, alhamdulillah C'est une nirma pour toi Et une nirma pour lui toutefois il n'accepte pas Et s'il n'est pas d'accord Tu as fait ton devoir Ce qui était obligatoire pour toi De donner le bon conseil Tu l'as fait Et même s'il ne t'a pas écouté Allah va te récompenser Parce que tu as fait ce qui est obligatoire pour toi Hein Donc c'est ça l'important Abdeen c'est le bon conseil C'est pas l'opposition, euh, donner l'impression aux gens qu'on euh, a un pouvoir, on va se révolter ou quoi. Ça, c'est le, le désordre et euh, la, la division que ça amène. Et c'est pour ça que le chef, il mentionne par la suite des versets, il dit, le verset qu'on a lu tout à l'heure Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux dirigeants, euh, et, obé et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui. Détiennent le commandement, et ça, fait les dirigeants et les ulama, comme on avait expliqué déjà. Et il mentionne un autre hadith, le même hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est rapporté par Al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'obéir et d'écouter, d'écouter et d'obéir, ça, fait obligatoire pour tout musulman, dans ce qu'il aime et dans ce qu'il n'aime pas, tant qu'on ne lui commande pas de faire un péché. Hein. Donc dans le bien, tu obéis, tu obéis. Si on te demande de faire un péché, tu n'écoutes tu pas, tu n'obéis pas. Après, le chef, il mentionne un autre hadith, il dit, quale صلى الله عليه وسلم من khala yadan من ta'a, لقي الله يوم qiyama لا hudjata له c'est rapporté par Muslim, c'est-à-dire celui qui retire sa main de l'obéissance, c'est-à-dire il cesse d'obéir ou il refuse d'obéir, il refuse l'autorité, celui qui est au pouvoir, il rencontrera Allah subhanahu wa sans aucun euh, argument, il n'aura aucun argument pour se défendre. Euh, après il mentionne un autre hadith, de hadith is sunnah par l'imam ibn Abi Asim, euh, ala wa, sallam, wa, wa in habashi. de euh, euh, parole du professeur Hassan dans laquelle il dit Écoutez et obéissez, même si celui qui est au-dessus de vous, qui vous dirige, est un esclave éthiopien. Ça veut dire <coughs> que ce n'est pas la personnalité du dirigeant qui est importante même s'il n'a pas de pied il n'a pas de bras hein, il a le nez, il les oreilles coupées. Hein, même si à sa vue hein, on n'a on pas l'impression qu'il a, euh, il a une, une, une personnalité qui impose le respect et l'obéissance on est obligé de l'obéir peu importe quest ce qu'il est -ce qu Peu importe sa couleur, peu importe son apparence physique, hein, même s'il est bossu ou il est, euh, peu importe ce qu'il a, on doit l'obéir et l'écouter. Et ça, ça nous montre qu'il y a parfois des gens, ils voient que leur dirigeant, ils considèrent que leur dirigeant ne mérite pas d'être au pouvoir, parce que eux, ils se considèrent qu'ils sont meilleurs que ah, lui. Il ne mérite pas d'être au pouvoir. Moi, je suis meilleur que lui. J'ai plus de diplômes j'ai plus une meilleure éducation, je suis, plus, euh, je suis plus éloquent, et si et ça. Donc, lui, il doit être, il doit, on doit l'enlever, il ne doit plus être au pouvoir. Et donc, il veut essayer de renverser, ça son autorité. Et ça, le prophète, il dit, non, écoutez et obéissez, euh, écoutez et obéissez même si celui qui est au pouvoir sur vous, c'est un esclave. Hein Même s'il si n'est pas quelqu'un de respectable, de noble, de riche ou de peu importe, même s'il si est pauvre, même s'il si n'est pas éduqué, vous devez l'obéir et l'écouter. Hein? Dans le bien. Et parce que si vous faites la et si vous essayez de, de l'enlever le, de du pouvoir, vous faites du désordre. Vous allez amener beaucoup de fitna. Et il a mentionné le... Non, on ne doit pas convoiter le pouvoir. Le pouvoir appartient à ceux qui détiennent le pouvoir. Et ce n'est pas à personne parmi euh, les gens de convoiter, de prendre sa place. Même au contraire, souvent les, les, les gens d'Ahl-Sunnah, ils veulent, ils veulent au contraire, ils veulent s'éloigner du pouvoir le plus possible. Hein uh -huh. Mm -hmm. ben, si c'est si c'est possible, que le, dans le sens que ça c'est possible de le faire sans que quelqu'un le prenne le pouvoir, dans le sens que en faisant, en donnant aux dirigeants le bon conseil, en lui faisant le Dawa, en lui montrant le bien, en lui donnant le bon exemple, en enseignant à la population et aux gens le, le, le bon, la bonne voie, c'est possible. Hein, sans qu'on ait à convoiter soi-disant le pouvoir. Parce que la, tout, le pouvoir, c'est Allah qui le donne à qui il veut. Hein, et il l'enlève à qui il veut. Tu as fait le moulka, tu le moulka, tu as fait le moulka, tu as fait le moulka, tu as fait le moulka, tu as le Allah j'ai oublié le début de, c'est quoi le début de Aya C'est sur la Al-Ibrah. <tun imme> o <tun imme> oh Allah, c'est toi le maître de toutes choses, c'est toi le maître, euh, c'est toi qui possèdes le domaine, qu'est-ce qui existe Tu le donnes à qui tu veux, tu donnes le, le pouvoir à qui tu veux, et tu l'enlèves de qui tu veux, et tu élèves et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu rabaises qui tu veux c'est entre tes mains que tout le bien est. En fait, le Prophète sallallahu alayhi a dit, si quelqu'un veut le pouvoir, ne lui donnez pas. C'est une des hadiths du Prophète sallallahu alayhi si quelqu'un demande le pouvoir, ne lui donnez pas. Donc, il faut même pas vouloir demander le pouvoir. Et, non seulement ça, c'est une responsabilité dont les sahaba avaient peur, ils s'en éloignaient, ils cherchaient à ne pas l'avoir parce qu'ils savent que c'est grand, une grande responsabilité devant Allah au jugement dernier. C'est pas quelque chose que tu demandes, que tu cherches, c'est quelque chose au contraire, tu dois t'en enfuir, tu dois t'en éloigner le plus possible. Hein Donc, l'attitude des gens d'aujourd'hui avec la démocratie et tout ça, c'est tout à fait le contraire, ils cherchent quelque chose de, de, comme une fierté, une gloire d'être au pouvoir, comme si c'était quelque chose de un prestige, quoi. alors qu'en réalité, non,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 Il dit, il mentionne les paroles du hadith qui est apporté par al-Bukhari euh, selon Abdullah, euh, Abadad ibn al-Samit qui dit qu'on a donné l'allégeance au prophète, qu'on allait l'écouter et l'obéir, dans ce qu'on aime et dans ce qu'on n'aime pas, dans, dans la facilité comme dans la difficulté. Et même si ceux qui ont le pouvoir sur nous se donnent la, des privilèges dans cette dunya Hein, par rapport à nous, il se donne toutes les choses de la lumière, il ne nous donne rien de nos droits, hein. et euh, qu'on ne dispute pas le pouvoir à ceux qui le détiennent, excepté si on voit un coffre qui est clair au sujet duquel on a une évidence, une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça c'est les paroles du Prophète à ce sujet-là, d'accord Après le chef il continue, il dit اما حقوق الرعاه على رعيتهم فهي السمع والطاعة بانتثال ما أمر به وترك ما نهوا عنه ما لم يكن في ذلك معصية لله ورسوله فإن كان في طاعة الولاة معصية لله ورسوله فلا سمع لهم ولا طاعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نقول لشيخ الزي أس كي قوثان لدواه Des, des dirigeants sur ceux qu'ils dirigent, c'est qu'ils écoutent et qu'ils obéissent et qu'ils euh, mettent en ordre, euh, en application les ordres qu'on leur donne, et qu'ils abandonnent ce qu'on leur interdit de faire, tant que ce n'est pas un péché ou une désobéissance à Allah et à son messager. Euh, Il y a dans l'obéissance aux dirigeants, Une désobéissance à Allah et à son messager, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'écouter ni de leur obéir dans cette désobéissance. Euh, et il mentionne les paroles qui sont attribuées au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportées dans la musclade de l'Imam Ahmed, qui dit Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance du Créateur. Ok Après, il dit Wa fi un Ali ibn Abi Talib parle, بعث النبي, عليه... بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثريه واستعمل عليهم رجلا من الانصار فلما خرجوا وجد عليهم في نفسه شيئا فقال لهم اليس قد امركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تطيعوني قالوا بلى قال فاجمعوا لي حطبا ثم دعا بنار ف... فاضرمها فيه فأدرمها فيه ثم قال عزمت عليكم لا تدخلنها فقال لهم شاب فقال لهم شاب منهم انما فررتم إلى, الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فلا تجعلوا فلا تعجلوا فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان امركم ان تدخلوها فادخلوها D'accord, donc ça c'est un des hadiths, ici le over. is een verhaal uit de Bijbel. Het is een verhaal uit de Bijbel. Het is een verhaal uit de Bijbel. Het is een verhaal de Bijbel. Het is een verhaal de de Euh, et il avait mis à la tête de ce régiment un homme parmi les Ansar. et quand ils, quand ils sont partis, cet homme a eu quelque chose contre celui qui était à la tête de ce, de ce régiment-là, ou de cette troupe, il a eu quelque chose contre les, contre les gens qui étaient avec lui, et il leur a dit, n'est-ce pas que le messager d'Allah vous a, vous a ordonné de m'obéir? Ils ont dit oui. Alors il a dit, rassemblez pour moi rassemblez-moi du bois, ok, alors ils ont rassemblé du bois et il a mis le, feu, il a fait un feu, après il a dit je vous ordonne de rentrer dans le feu, alors il y avait un jeune parmi eux, il a dit nous on s'est enfui vers le Prophète pour nous sauver du feu de l'enfer, alors Euh, je ne veux pas, on va, on, je veux pas de, euh, prendre votre temps jusqu'à ce que j'aille demander au messager d'Allah à ce sujet-là. S'il nous ordonne de rentrer, on va rentrer. Okay. Alors, qu'est-ce qui est arrivé C'est qu'ils sont partis voir le messager d'Allah, sallallahu et ils ont dit au messager d'Allah, qu'est-ce que l'homme a demandé aux, aux gens de faire. Et le messager d'Allah, sallallahu a dit... Si vous étiez entré dans ce feu, vous n'en seriez jamais sorti. L'obéissance n'est que dans le bien. Ça veut dire que si, peu importe qui est au, au, en autorité, il a le pouvoir sur toi, qu'il t'ordonne de faire quelque chose qui est péché, qui est haram, tu n'as pas le droit de l'obéir. Tu n'as pas le droit de l'obéir. C'est L'obéissance seulement, c'est dans ce qui est halal. Dans ce qui est halal. Et dans ce qui est bien. همما الشيخ إذني وقد, وقد أمر امر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعه من له الامر وان ضرب ظهرك وان ضرب ظهرك وأخذ مالك قال من رأى من اميره شيئا شيئا يكرهه فليصبر فانه من فارق الجماعه شبرا فمات فميتته جاهليه Ça, c'est rapporté par l'imam muslim. Le chef il dit que le prophète, a ordonné d'obéir celui qui détient le commandement, même si on te frappe le dos, même si on prend tes biens. Et il a dit, celui qui voit d'entre vous quelque chose qu'il déteste de son dirigeant, alors qu'il soit patient, qu'il soit endurant. Parce que celui qui se sépare du groupe, hein, de la Jama'a, d'un pouce, ou bien d'une comme d'une courte distance, et s'il meurt, s'il meurt dans cet état, il meurt dans un état d'ignorance, comme avant l'islam, dans le temps où les musulmans étaient, dans le temps où les gens étaient tous divisés dans l'ignorance, chaque, chaque tribu se combattait avec l'autre, sans raison, donc ça c'est une situation d'ignorance. لذلك الشيخ يقول لا يستمر يقول من حقوق الرؤاة على رعيتهم أن يناصحوهم ويرشدوهم وأن لا يجعلوا من خطاهم إذا أخطأوا سلما للقدح فيهم ونشرع عيوبهم بين الناس فإن ذلك يجب التنفير عنهم وكراهيتهم وكراهيه ما, يقدمون, ما يقومون به من أعمال Donc, le sheikh il dit que parmi les droits que le dirigeant a sur ceux qui, sur ceux qui les dirigent, c'est qu'il leur donne le bon conseil, et qu'il les oriente vers le bien. Et il ne doit pas prendre les erreurs des dirigeants, il ne doit pas utiliser les, les erreurs que le, que le dirigeant va faire, comme disons un prétexte pour les attaquer et pour les critiquer, <inaudible> hein, parce que souvent c'est ça ce qui arrive, un dirigeant fait une erreur, ou il fait quelque chose de pas correct et il y a certains parmi les gens qui utilisent cette erreur comme un prétexte pour commencer à le critiquer ouvertement puis à appeler les gens à se rebeller contre lui ou à le détester. Le chef il dit, on ne doit pas donc répandre ou propager les défauts des, de, du dirigeant parmi les gens. N'importe quel d'entre nous, il n'aimerait pas qu'on propage et qu'on fasse la diffusion de ses erreurs ou de ses fautes, hein. alors qu'en réalité, si quelqu'un faisait ça, ça n'aurait pas un gros, vraiment un grand impact sur le reste de la société, parce que l'un d'entre nous, on est quelqu'un d'ordinaire dans la société, on n'a pas un poids, une autorité, on n'a rien. Donc si c'est les gens qui propagent nos péchés, on n'aime pas ça, c'est sûr, mais ça n'aurait pas fait un, un aussi grand tort que lorsqu'on fait la propagation et la diffusion des péchés de ceux qui, qui dirigent. Parce que lorsque tu propages les, les défauts et les fautes de ceux qui dirigent, qu'est-ce que ça fait Ça fait en, en sorte que les gens vont vouloir s'enfuir des dirigeants, et ils vont commencer à détester les dirigeants, ok Et donc ça c'est très mauvais, et les gens vont détester tout ce que les dirigeants font, même si c'est bien, hein, par la suite, une fois qu'ils ils ont entendu des défauts et des mauvaises choses sur leurs dirigeants, qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire Ils vont rejeter tout ce que les dirigeants font, même si des fois ils font des bonnes choses, ils ne vont pas l'accepter. En wems ik de oorlog heb gedaan, ik heb niet gehoord wat niet Dus, dat is slecht. chef rabbi, bil وإن قادا له فذاك وإلا فليتثبت في الأمر وليتحقق من وقوع الخطى منه وإصراره عليه ثم ليرفعه إلى من فوقه إن كان في ذلك مصلحة وإزالة للظلم كما كان السلف الصالح يشكون أولادهم إلى من فوقهم إذا رأوهم قد سلكوا ما لا ينبغي من يسلكوه وهذا Le sheikh dit que c'est obligatoire pour le musulman et pour toute personne qui donne le nasiha, et en particulier celui qui donne le bon conseil aux dirigeants, d'utiliser la sagesse dans le conseil qu'il donne et d'appeler au chemin d'Allah avec sagesse et avec des bonnes exhortations. Euh, et si tu vois que la personne que tu, euh, le dirigeant, que tu lui donnes le bon conseil, qu'il accepte la vérité et qu'il se soumet à la vérité, alors, alhamdoulilah, ça c'est le bien. Hein. Mais si tu vois le Cheikh il dit, euh, attends, il dit, puis tu dois vérifier et faire en sorte d'être certain de la question. Parce que des fois, il y a des gens qui disent, ah, il a fait telle, telle erreur, puis c'est même pas vrai. Donc, vérifiez, essayez de savoir est-ce que c'est vrai. Puis, ensuite, Euh, si tu vois qu'il persiste, qu'est-ce que tu peux faire Tu ramènes l'affaire à quelqu'un qui est plus haut que toi, tu ramènes l'affaire à quelqu'un qui est plus haut que toi, parce que des fois toi tu peux pas aller directement voir le dirigeant pour lui donner le bon conseil, parce que justement tu es, es n'importe qui, es, ou bien tu es personne, c'est-à-dire tu personne qui a réellement un impact ou une autorité ou bien quelqu'un qui est respecté de la part du dirigeant. Donc celui qui est le mieux placé pour donner le bon conseil au dirigeant, c'est celui qui est près du dirigeant, celui qui a accès à lui facilement, que ce soit quelqu'un qui est proche de lui comme un de ses conseillers, ou bien quelqu'un qui est proche comme les ulama, ou bien quelqu'un qui est proche par exemple comme de la parenté, de la famille, quelqu'un qui est capable d'avoir une influence sur lui, et qui est capable de lui donner le bon conseil. Donc, si toi tu n'es pas, pas capable de lui faire comprendre de, ou d'avoir, d'être de l'atteindre, de d'aller vers lui, puis de lui parler directement, ben tu essaies de passer par des intermédiaires qui vont lui faire euh, connaître l'information ou le conseil que tu veux lui transmettre. Euh, et donc c'est ça ce que les salaf faisaient. Lorsqu'il y avait une injustice lorsqu'il y avait un mal, euh, ils passaient, ils se plaignaient à ceux qui étaient plus haut que parmi les sahaba, parmi ceux qui sont au-dessus de parce que eux, ils savaient qu'ils ne peuvent pas aller directement au dirigeant, ils demandaient à ceux qui sont au-dessus d'eux, eux ils vont le transmettre à quelqu'un d'autre peut-être ou bien directement au dirigeant, ainsi de suite Yann. Donc euh, ça, ça fait partie des choses qui sont obligatoires parmi les, de, les droits que les dirigeants ont sur le, les gens qu'ils dirigent et sur les, le peuple. Ensuite, il mentionne d'autres paroles maintenant. في نحن ولله الحمد في خير بلادنا واسعه بلادنا واسعه واسعه الاطراف واسعة, واسعة, واسعة, واسعة, واسعه الاراضي فلو قدر الله ان يكون هناك اختلاف في هذه الامه ماذا ستكون الحال والله ما يستطيع الواحد ان يمشي من بوريدة إلى عنيدة كما هو الواقع فيما سبق ولو أن الأمة هنا في البلاد اختلفت فكان الخلاف أعظم وأشد من ذي قبل فلهذا أنا أرى أن كل تصرف يجب تفرق الناس والإخلال بالأمن أنه إساءة عظيمة إلى هذه البلاد وشعبها الشيخي لإكسبيكي يعني يعني Il parle du fait que euh, lorsque les gens sont unis, il y a de la sécurité, il y a de la sécurité dans le pays et euh, il y a un ordre dans la société, il y a une certaine sécurité. Mais lorsque les gens sont divisés, eh ben là, il n'y a plus de sécurité. Tu ne peux même plus partir d'une ville à une autre en, euh, sans crainte pour ta vie ou pour tes biens ou pour ton honneur. Donc ça ça vient du fait que les gens ne sont pas unis et sont, ils appellent à, à, à euh, disons, euh, la division. C'est ça ce qui arrive quand les gens se, se, se mettent contre leurs dirigeants, ça crée l'instabilité et ça crée l'insécurité et les problèmes. D'accord أمسك السكيلفدارسي. عنصت ذي من حقوق الولاد على رعيتهم النصح والإرشاد بالحكمة والموعدة الحسنة بسلوك أقرب الطرق إلى توجيههم وإرشادهم، وأن لا يتخذ من خطأ وأن يتخذ من خطئهم إذا أخطأوا، وهم معرضون للخطأ كغيرهم من بني آدم، ولكن لا يتخذ من ذلك. ومن هذا الخطا سلما للقدح فيهم ونشر عيوبهم بين الناس فان, فإن هذا يوجب التنفير عنهم وكراهيتهم وكراهيه ما يقومون به من اعمال إن كانت حقا وان كانت حقا ويوجب بالتالي التمرد عليهم وعدم السمع والطاعه لهم وفي ذلك تفكيك المجتمع وحدوث الفوضى والفساد Rizzi, euh, parmi les droits que les dirigeants ont sur leur peuple, c'est qu'on leur donne le bon conseil et euh, qu'on les oriente avec la sagesse et les bonnes exhortations. Et euh, de prendre le meilleur chemin, le chemin le plus court pour arriver à leur donner le, le bon conseil et les orienter comme il faut. Et on ne doit pas prendre de leurs erreurs lorsqu'ils font des erreurs. Euh, on ne doit pas prendre ça comme un prétexte pour euh, se permettre de les attaquer ou de les critiquer, et de transmettre parmi les gens leurs fautes et leurs défauts, parce que ça, ça fait que les gens vont se euh, détourner et s'enfuir d'eux, et de leur obéissance, et ils vont commencer à les détester, et détester ce qu'ils font même lorsqu'ils ont raison, lorsqu'ils font quelque chose de bien. Et donc ça va amener que les gens vont pas vouloir les écouter et ça va diviser la société et amener le chaos et le désordre et la, euh, le désordre dans la société et euh, le chef il dit ka min bani adam et ça c'est un point important en fait c'est que ils ont tous euh, tout le monde est sujet à faire des erreurs et eux également parce qu'ils font partie des êtres humains hein. et donc il n'y en a aucun être humain qui est exempt de faire des erreurs d'accord Donc, euh, il ne faut pas penser que le dirigeant qui nous dirige, il va être parfait. Hein? Regardez regardez juste ici, par exemple, juste pour donner un exemple par rapport au Koufard, comment ils gèrent leur politique ici. Chaque fois qu'il y a un politicien qui se fait élire, le lendemain de son élection, on commence à le critiquer. Les, gens, les, les oppositions commencent à. le blâmer, le critiquer, lui trouver des fautes. Ils vont faut même faire des caricatures de lui pour que les gens se moquent de lui, pour que les gens parlent contre lui, pour que les gens le détestent. Hein. Et s'il fait une, s'il prend une décision qui ne leur fait pas plaisir, il appelle, il appelle les gens à euh, le détester. Et ça, il pense que c'est au nom de la liberté d'expression, puis au nom de euh, la, la liberté de penser et d'opinion. Et il y a même des musulmans qui essaient de suivre cette voie, la voie du kuffar à ce sujet-là et qui euh, rejettent les hadiths et les versets du Coran qui interdisent de faire ces choses-là. Et ils pensent que, en suivant les, les, les, les, les méthodes et les voies des Koufars dans, ce, dans ces sujets-là, ils pensent que c'est ça ce qui va régler nos, nos problèmes dans les pays musulmans. Hein Alors ces gens-là ils ont complètement passé à côté euh, du droit chemin hein, en réalité, ils ont mal compris les problèmes de notre Ummah et comment les régler selon le Coran et la Sunnah, d'accord Donc, euh, la, la société dans laquelle on vit ici, dans ce pays-là, les gens ne sont pas unis, les gens sont divisés, et le pire, c'est qu'ils sont tellement divisés qu'ils réa ne réalisent même pas qu'ils sont divisés, y a -il. et il n'y a rien qui les unit en réalité, il rien qui unit les gens ici, excepté l'illusion, d'accord Ça c'est la réalité elle. Euh, dans le passé, il y avait la religion qui les unissait, tout le monde était réuni par leur croyance. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien qui tient, il n'y a plus rien qui reste. Hein Donc euh, nous, c'est ce qui nous réunit, c'est notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi en Coran, la foi en la Sunna, c'est ça ce qui fait qu'on est réunis, c'est ça ce qui fait qu'on est des frères, c'est ça ce qui fait qu'on est euh, peu importe d'où on vient sur la terre, on a un lien l'un avec l'autre et c'est ça ce qui nous donne notre force, et eux ils n'ont plus ça, ils n'ont plus rien, Ils ont, même avant, même quand ils étaient disons religieux ou qu'ils avaient une religion, ben, étaient, elle était basée sur le mensonge, sur la fausseté, sur l'égarement, la Trinité, les idoles, les saints, les prêtres qui abusaient de leur pouvoir, hein, qui volaient la, la population, qui, qui prenaient des privilèges pour profiter de la religion pour oppresser ou pour opprimer les gens. Hein Alors euh, on voit que l'Islam nous a sauvés de tous ces problèmes-là et de ces désordres-là, et il nous a amenés vers ce qui est bien, toutefois nous, parfois parmi les musulmans, il y en a qui sont, disons, ils sont pas conscients de, de la grandeur de la religion qu'ils ont, et du bien qu'il y a dans cette religion, et ils sont séduits par ce qui est entre les mains des, des, des autres ils pensent que c'est avec qu'est-ce que ces gens-là ont qui vont être capables de, ré, de régler nos problèmes et non hélas la, la solution à nos problèmes ne peut venir que d'Allah subhanahu wa taala hein donc ça c'est quelque chose d'important à comprendre puis euh, je pense qu'on va s'arrêter ici parce que déjà ça fait une heure et demie puis on continuera ça la semaine prochaine bien ai sûr سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك اللهم واتوب اليك